Dossier 3, vers le DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document deux fois, puis répondez. Bonjour, monsieur. Je voudrais des informations sur les cours de danse classique, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est pour vous ou pour un enfant Pour ma fille, elle a 7 ans. Et pour moi aussi. Les cours pour adultes, c'est le vendredi soir à 20h30. Et les cours pour enfants, c'est le mercredi après-midi à 15h. D'accord. Et les cours sont difficiles Parce que je ne suis pas très sportive. Non. Et puis, le professeur est très patient. Super. Alors, je m'inscris.